Bonjour à tous et bienvenue dans l'avant-dernière édition de N'importe Pomo 2016, la suite, la série dans laquelle on explore les titres français présents sur le site ccits.net. On va commencer par un titre de Germain, ça s'intitule Saison morte. C'est le titre principal de l'album qui porte le même nom et qui est sorti en 2015. à son auteur regarde ton rire s'accroche aux saisons mortes Tant nous a volé, ce qu'on aurait pu devenir. On continue les titres français, puisque cette série était exclusivement française. Euh, voici maintenant Fulkimo, avec le titre « Par tous les temps ». Encore une fois, c'est le titre principal de l'album, et c'est sorti ici, euh, le, cette année, en 2016. J'aime le soleil et la clarté, les nids d'abeilles, la volupté. J'aime le soleil, car j'y suis né. Un soir d'été et de vermeil, j'aime le vent et les orages, les feuilles volantes à mon visage, j'aime le vent, car j'y suis né, un jour en de mes parents. Diamant. Après, i les éclairs. sa prom et devenir un homme un peu plus tous les ans de tous les pays proches ou éloignés le temps nous suffit à nous rassembler de tous les pays et par tous les temps l'amour nous suffit à devenir grand Tout à fait, l'amour ne suffit à devenir grand et je viens de parler sur la fin de la chanson. Je suis désolé, Fulkimo, vous y veuillez me pardonner. C'est tout pour aujourd'hui pour cette pénultième édition. On se retrouve demain, si tout va bien, pour la dernière de la série. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao